I don't know how to n i g h t Don't even try to fight. Can I can see? I v e got something you need. And I'm here to say, it's gonna be that way. Ah,、oh, don't t r y to r u n d o n t try to scream. Believe me, t h e h a m m e r s g o m e as fresh a dream. I'll Behind your back, I might be on your track, and it might be true. I might be on to you. I'll tell you have t g e t Shooting out your light, s bring you eternal nights. a n d your eternal tricks begin to make me sick. The only thing I know is that you touch his toe. Ah,、oh, don't you panic, p l a b e Don't look around. Believe me, the hammer's g on n a b r i n g you down. I'm gonna e this w Qu'on a beaucoup aimé, Jérémy、euh, oui. Sergio et VMTL. En fait, c'est eux qui ont donné le premier bon, vrai bon s p e c t a c l e de la journée. Oui,、ouais, effectivement. t h n Real CD, la pièce d'Ultimate Sacrifice qu'on trouve sur leur deuxi deuxième parution, éponyme. t h n Real CD est、ah, paru. En、000. fait, c'est.、Euh, non, ce s t pas un éponyme, c'est une erreur ici.、Euh, L'album pièce, c'est... a a pièce... l l、euh, s'intitule、euh, Black Rivers Flow. C'est par où au début connais, de cette année? Euh, juste auparavant, on avait un incontournable Motorhead, une pièce qui était dit à Field Animal Tailor. Oui. The Hammer.、Oui. Qu'on retrouve sur The Ace of Spades. Ace of Spades, pardon, qui est paru en 1980, qui l'a encore un incontournable. Kiss Love Gun. Oui. C'est la pièce-titre de cet album de 1977. Et, e、euh, n spectacle, c'est toujours un des points、oui. d'orgue. Oh,、ouais. absolument, absolument. Je suis content qu'il joue Do You Love Me, par exemple.、Quoi. Oui, c'est vrai. C'est、ouais, oui. vraiment cool, ça.、Mm -hmm. Et, e n ouverture de ce bloc, Girls' c h o o l les Britanniques, Girls' c h o o l et la pièce Yeah Right, qui est tirée de n en fait, du premier album, Eat and Run, qui est paru en 1981. Oui, et ça, c'était vraiment cool, le, le spectacle、ouais. de, de Girls' c h o o l la Pièce qui est chantée par、euh, le bassiste Enid Williams,、euh, et, qui est très performante. Oui, s sympathique aussi. Oui, puis qui semble être e l l semblait, en tout cas, peut-être pas partout, là, mais là, elle semblait être très heureuse d'être sur s c è n e Oui. Mais, en tout cas, nous, on était très heureux de, de, de les voir comme ça. Et、ouais. puis,、euh, ils on t r é u s s i quand même à aller chercher des fans assez jeunes. Il y avait deux ados, là,、ouais. très enthousiastes à côté、mm -hmm. de moi, là, qui,、euh, on serait cru à un spectacle des Beatles. Mais qui auraient peut-être <rire> fait la même chose,、euh, comme nous autres, quand,、euh, Mark Hackerfans a demandé d'être banni sans musique. p u t ê t r que <rire> tu ne sais, te rendais pas compte de ce qu'ils écoutaient Ça, c'était vraiment drôle, là. <rire> Vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie du Dr. Pendragon et moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du r o c k et à l'évolution du r o c k à travers le temps. Et là, on défonce vraiment, là,、euh, ceux qui sont habitués d'écouter、euh, l'émission,、euh, c'est pas Cancun, ne vous en faites pas, ça va suivre r a c l a s s i q u e c'est juste que là, on défonce vraiment beaucoup. Ouais, je t'entends pour、euh, souper. oui, i、oui, o、oui, Je pense qu'on va se rendre avec、euh, tout le matériel qu'on a là, là, On va se rendre,、euh, quelque chose comme 18h30,、euh, assez facilement. On va poursuivre avec、euh, trois nouveautés parce que c'est ça l'affaire, c'est que j'ai plein de nouveautés à vous présenter cette semaine. Dans un moment, on va entendre le Canadien Devin t o m p s o n e、euh, qui a sorti deux nouveaux disques、euh, il y a quelques semaines. On va entendre un extrait de celui qui est intitulé Deconstruction. On va aussi entendre un morceau du tout nouveau Amorphis. Mais tout de suite, on écoute le groupe québécois Barnburner avec la pièce-titre de leur、euh, deuxième album qui est sorti au printemps. Storm the Earth. Vous êtes sur les s o n s de la Radio En p l u s la station des Mélomanes. La diffusion du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou!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 Encouragez la scène locale sur q u e b e c p u n k c e n n e t Vous êtes assez f o u pour l'écouter. 89-1. On mermaids, I was sailing on the blue. But I could catch o a stranger's wandering on the blue. 結構皆さん。 Tanton e a sorti、euh, deux albums dernièrement, hein, Deux albums très、oh, différents. Très à l'opposé. Un qui est intitulé Ghost et qui est, c'est un album de musique planante、euh, et ambiante. Très différent de ce qu'il fait d'habitude. <rire> oui, ça pourrait être approprié.、Euh, l'autre s'intitule, t h e c o n s t r u c t i o n Et il s'agit d'un disque plus dans la même veine que ceux,、euh, Que, que ça à goût. C'est un peu plus complexe, par exemple.、Ouais, ouais. ouais. C'est un métal très intense, hein,、ouais. avec、euh, des tendances industrielles comme ça.、Euh, on en a entendu un morceau, c'est ce qu'on vient d'entendre, ça, ça s'intitule Jewel R. Ça ne m'a pas emballé personnellement,、oh. mais je trouve ça fantastique. Que、oh, la, ouais. Ben, c'est, c'est, l'autre fou chantant, l u i m e o u a i c'est、euh, ça. Mais moi, ce que je trouve vraiment,、euh, fantastique, c'est que、euh, la fanbase de, d'Evans o i t assez solide comme ça pour lui permettre de, de, de faire, oui, faire... ce、ouais, c'est ça.、Ouais. Il peut faire tout ce dont il a envie et son public apprécie ça. C'est donc une très bonne chose.、Mm -hmm. ouais. Juste avant, on a entendu,、euh, Amorphis avec un extrait de leur nouvel album, Beginning of Time, la pièce Mermaids.、Euh, les critiques sont très bonnes pour ce nouveau disque qui est dans la même mouvance que les deux précédents. Toutefois, je l'ai, euh, trouvé, e u Personnellement, très ordinaire, beaucoup moins crocheur que les, les deux précédents,、euh, surtout Skyforger、euh, qui était、euh, vraiment fantastique.、Euh, même qu'à la rigueur, je l'ai trouvé carrément ennuyant.、Euh, je ne lui donnerai pas plus qu'un 6,5 sur 10. C'est déjà、euh, beaucoup. Vous êtes bien mieux avec Skyforger qu'avec Beginner of Time,、euh, dont la pochette est très belle, mais c'est une vraie copie de celle du deuxième disque de, de, de Wolf Mother, Cast My Gang. On dirait le même disque, tellement c'est semblable. <rire> Au début du blog, on a entendu les Québécois Barnburner avec la pièce titre de leur deuxième album Scum of the Earth que j'ai bien aimé. Du bon stoner, assez grinçant. Ils sont venus à Trois-Rivières en concert en première partie de Cancer Bat et Three Inches of Blood en armée que j'ai dû manquer. Mais j'aime bien cet album qui est sorti sur l'étiquette Metal Blade. Le premier m'avait laissé complètement indifférent, mais j'ai bien aimé celui-ci qui vaut un bon 7,5 sur 10.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 mission、euh, à grand déploiement, d'ailleurs. Oui, tout à fait. On va poursuivre avec une autre grosse nouveauté qui est sortie dans le monde du métal scandinave, le nouvel album des féroyens、euh, de Tyr, intitulé The Lay of Prim, qui vient de, de sortir comme ça, sixième album pour ce Quatuor qui existe depuis 1998. Un album dans la même mouvance que le précédent, c'est-à-dire、euh, By the Light of the Northern Star, que j'avais adoré, qui renfermait des pièces plus courtes que ce qu'on retrouvait sur les précédents albums de t h i e r r qui étaient plus progressifs. Ils ont décidé, comme ça, de devenir plus métal et plus concis, plus direct, et ça leur va bien.、Euh, question de vous en faire une idée de ce que ça donne. On va tout de suite en écouter trois extraits. The lay of rim, The Rim 891FM。 rebel. setup. e n t e n d r e trois extraits de leur、euh, tout nouvel album de Lay of t r i l On vient d'entendre leur reprise très réussie de Stargazer de Rainbow, qu'on retrouve en pièce bonus sur la version nord-américaine du CT,、euh, et qui nous permet comme ça de constater que le chanteur principal de, de T a une voix vraiment exceptionnelle pour pouvoir comme ça interpréter t e Ronnie James Dio sans avoir l'air fou. <rire> euh, c'était précédé de la pièce titre, qui est aussi très bonne. Et au début du b l o c on a entendu le morceau Shadow of the Swastika.、Euh, c'est un autre très bon album pour tir e r e、euh, u ça vaut bien un bon 8 sur 10. Vous ne serez pas déçus si vous êtes amateur de métal viking. Et oui, on défonce vraiment beaucoup,、euh cette semaine à Rock c l a s s i q u e puisque c'est la dernière émission avant, <rire> avant les vacances. Et ceux qui sont abusés comme ça d'écouter C'est pas Cancun, ne vous en faites pas. Ça va être, ça va, ça va suivre l'émission Rock c l a s s i q u e au cours de la prochaine heure. Mmh, J'ai plein de nouveautés comme ça pour vous cette semaine. Et ce qu'on entend à l'arrière, dans le fond, c'est un extrait du tout nouvel album de My Dying Bride qui e s t intitulé Vinta, un disque de musique symphonique à des milliers d'années-lumière comme ça du métal que ce sexuaire vient d'enregistrer afin de souligner leur 20e anniversaire. Comment tu trouves ça, docteur? J'ai pas l <rire> a h i h i Ben, ça a l'air très a m b i a n t là, comme ça. Là. Ouais, c'est ça. C'est bon, mais、euh, ça convient définitivement pas à une émission de rock ou de m é t a l、euh, mais,、euh, c'est tout à fait approprié à des méditations, je dirais, moroses dans, <rire> dans l'attente,、euh, comme ça, d'un esprit frappeur ou de... o u <rire> a、ah, i ou de choses qui arrivent,、euh, Oui, oui. Généralement, tous les soirs. Ouais, l'idéal est idéal de, de l'autre soirée en tête à tête avec un zombie.、Ah, euh, ça, par contre, je <rire> connais. Tu s a c'est, C est, c est, il est assez、euh, mal reçu, cet album-là, le par les critiques et plein de leurs fans, parce que c'est ça, My Dying Bride,、euh, c'est un groupe de métal,、ouais. c'est pas métal, mais pas de n o u t e s c pas du tout. C'est atmosphérique. Mais, mais c'est ça, c'est bon,、euh, dans, dans, genre, je trouve.、Wow. Il、oui, euh, y a de la musique atmosphérique tout à fait、ouais. excellente, m i s、ouais. p a c o n t e Sauf que si tu veux de l'atmosphère, tu vas peut-être y aller avec Dead c a n d a n c e et non pas、ouais. avec、euh, ouais. My Dying Bride. Mais c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, c'est juste pas très rock. On parlait plutôt、euh, du revival, de la New Wave of British Heavy Metal, avec un paquet de jeunes groupes comme ça qui reprennent、euh, des, des motifs、euh, des groupes phares de ce mouvement très influent du début des années 80. On va tout de suite en écouter un exemple des plus éloquents, un trio、euh, suédois qui porte le nom de Witch Grave,、euh, qui vient de sortir un premier min-album. i、euh, On dirait qu'il l'a enregistré en 1981.、Euh, je te fais écouter ça, docteur, et tu me dis ce que tu en penses. Love it. <laughs> <laughs> Short and Sweet, La formation suédoise Witchgrave avec、euh, la pièce、euh, titre de leur、euh, premier mini-album, The Devil's Night, qui vient tout juste de le recevoir à la station.、Euh, T'en penses quoi, docteur? Ouais, non,、euh, <rire> ça me fait, non, c'est cool, c'est cool, ça cool. me fait penser à un mélange de Razor pis de Venom. Oui, tout à fait, ça fait,、ah. ça fait un Venom, avec oui, le r a i Verb, Le, le, le son, tout ça, ça, ça, ça fait vraiment de ça 2 8 1 Vous êtes à l'émission classique en compagnie du Dr. Pendragon et moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Au Canada, on n'est pas en reste et on en voit apparaître de plus en plus de ces groupes qui donnent dans le heavy metal qui étaient absolument Typique aux Anglais au début des années 80. On va entendre quatre exemples fort éloquents.、Euh, dans un moment, on va entendre deux groupes originaires des Prairies. Mais avant ça, on va entendre deux formations qui seront en concert au Piranha Bar de Montréal le 15 août prochain. On va entendre Blackmore et tout de suite, on écoute Sanctuary. Peut-être. <rire> Peut-être, en effet.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 Vous êtes assez fous. pour l'écouter. そう。<laughs> De Calgary, en Alberta. On vient d'entendre le morceau Nail to the Cross tiré de leur deuxième album, Prisoner of the Mind, qu'on vient de recevoir ici à la station.、Euh, mon ami l e Doug ne va tellement apprécier. Définitivement pas. C'est vraiment pas mon genre de m o n t a g Écoute, moi je trouve que c'est pas extraordinaire, mais ça、euh, peut être sympathique.、Euh, J'avais un autre à, mot à en tête. Il <rire> <rire>、euh, y a une chanteuse qui chante、euh, sur deux pièces sur cet album-là et、euh, elle chante vraiment, mais vraiment mal. Elle、ah, a une voix、ah, affreuse, absolument insupportable et je trouve que ça gâche、euh, l'ensemble. Encore、euh, euh... plus mal qu'elle lit le Seigneur.、Oh. Oh, oui, ah oui.、Okay. Euh, c'est vraiment épouvantable. Justement, a n s Hellraiser, on a entendu、euh, un groupe de la Colombie-Britannique、euh, de Victoria, Unleash the Archers, avec、euh, un extrait de leur、euh, deuxième album,、euh, Demons of the Astro Waste,、euh, qui vient de sortir la pièce Dawn of Ages. Eux, Unleash the,、H euh, Unleash the Archers,、euh, ils se rapprochent plus du power metal, du metal épique,、euh, que, que du heavy metal en tant que tel. Ils ne sont pas comme des, des, des autres groupes.、Euh, Euh, T'as pas aimé non plus la chanteuse,、mmh. mais. Non,、euh, on s u r t o u t pas comment qu'ils se qualifient.、Mmh. Là, ouais. <rire> ben, eux autres, même, c'est ça qui est bizarre. Eux est se、ça. qualifient de dead metal mélodique. n o n ça n'a aucun rapport.、Euh, vraiment, sont, leurs références sont pas très bonnes.、Euh, mais comme je te dis, même si tu trouves qu'elle chante mal, je peux te dire qu'elle est pas mal meilleure que la chanteuse qu'on retrouve sur l'album de Hellraiser. Euh, c'est pas non plus l'album la, de l'année, celui de, de, de Anne-E.G. Archer,、ouais. mais、euh, il est bien meilleur que le premier qu'ils ont sorti quoi, en 2009. Je, je, je trouve ça fade. Oui. Ben, écoute, c'est ça. j t r o u v ça très fade. Puis, ce genre d'album qui e t e s écouté une fois,、euh, tu vas l'oublier. Non, oui, absolument. Tu sais. Mais je peux te dire qu'il est pas mal meilleur que le premier, qui,、euh, moi, que j e v a i s t r o u v e r vraiment atroce. J'imagine de quoi ça va l'air. <rire> C'était précédé, ces deux groupes,、euh, du coup, soir, Blackmore, avec、euh, la pièce Awaken the Dead, tirée de la compilation Thunderstruck,、euh, qui, euh, tout comme le groupe qu'on a entendu au début du bloc, Sanctuary, avec、euh, Raise the Flag,、euh, Sanctuary, qui est originaire、euh, du Yukon,、euh, mais qui habite la Nouvelle-Écosse maintenant. Blackmore et Sanctuary sont en concert à Montréal le 15 août prochain au Piranha Bar.、Euh, T'en as pensé de quoi, de, de, de ça, ces deux premiers groupes?、Euh... Non, je suis désolé. Non, ben moi j'ai trouvé ça vraiment désolé, pas mal. Je suis désolé, ça ne cadre non, pas avec mes attentes. Avec tes goûts, avec、ouais, tes goûts、sûr. personnels. Oui,、euh... c'est subjectif, il faut le dire, mais、ouais. non, moi je. C'est pas. pas mais c'est ça, mais tu n'es pas un amateur de heavy metal.、Euh, pas non, vraiment, non.、Ouais. non, non je suis plus un amateur de, de metal un peu plus gras. Oui.、Ouais. Mm -hmm. Comme ce qui s'en vient d'ailleurs. Oui, tout à fait. Là, on va être、euh, resservé avec、euh, ce qui s'en vient. Vous êtes à l'émission r i d Classique en compagnie du Dr. Ben Dragon et de moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On continue comme ça avec des nouveautés. Dans le prochain bloc, on va entendre des pièces qui nous viennent de deux des meilleurs albums qui sont sortis jusqu'à maintenant en 2011. On va entendre des extraits des albums de Septic Flesh et Decapitated. Mais tout de suite, on va écouter un autre groupe canadien, un duo de Metal Groove qui vient de sortir son premier disque, The h Amster Grid. Dont on écoute tout de suite un extrait. La formation s'appelle e x c e s s for Eyes et c'est ce qu'on écoute tout de suite, la pièce Live So Unfulfilling. Vous êtes à l'antenne de la radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou! 9 9 f m そう。 Septic f l è c h Moi, je t'ai fait、ami. plaisir,、oh, ouais. h grandement, grandement. Septic f l è c h est e la pièce d'ouverture du dernier album de Vampire from Nazareth, qui e t i r é de Great m a s s qui est paru, il y a, bon, je dirais. C'est un, un mois et demi. Ben, gros, et, gros, la, gros. La, la distribution était、euh, assez euh, difficile oui, hein, parce fais, que、oui. cet album-là, tu te l'as procuré au printemps, alors que moi, j'ai réussi à mettre la main dessus. Je l'avais précommandé. En、ouais. fait, je l'avais précommandé, c'était assez long, et puis、euh, j'ai eu un premier avis comme de quoi que bon, c'était retardé, mais finalement, j'ai réussi à l'avoir.、Ouais. Mais、euh, écoute. Moi, j'ai réussi à la... mettre la main dessus q u o il i y a trois semaines, un mois, un Ou pas environ, plus que ça. Oui, effectivement.、Euh, Écoute, il s'agit indéniablement d'un excellent disque de métal extrême symphonique, extrêmement sophistiqué, complexe, très intelligent et original. Euh, toutefois, euh, je préfère de loin son prédécesseur,、euh, Communion, qui était beaucoup plus accrocheur et, très、bon、et, et, et, et propice aussi à créer une dépendance comme ça.、Euh, oui, et tu as raison parce que quand tu m'en as parlé, je me suis procuré. Oui. C'est vrai qu'il est très bon. Ah,、carrément. écoute, il est excellent. Il, a, il est très, très atmosphérique. Là, je ne suis pas en train de dire que The Greatness. Non non, non, non, non. non, non il、oui. y, y a une certaine、mm -hmm. marge entre les deux. Oui.、Euh, et a u p t r a v a n t c'est bizarre parce que tu passe, ce, qu ce que Oui, e l'instant, ben, Decapitated, euh, avec, euh, la pièce, euh, titre de leur dernier album, Carnival is Forever,、euh, qui, à mon avis, tout simplement, un des meilleurs albums de Metal e x t r ê m e que j'ai entendu en 2011. Je connaissais pas ce groupe-là、mm -hmm. avant, sinon,、euh, de réputation et j'ai accroché immédiatement sur ce disque.、Euh, je les connaissais seulement parce que leur,、euh, c'est leur batteur qui est mort ouais, il y a quelques décédé, années.、Euh, je pense, c'est deux ou trois ans. Oui, oui. Et c'est leur premier album, euh, depuis euh, cet accident. Ouais. C'est un accident de la route. Il é t a i t en tournée et décédé、Exactement. dans un accident d'autobus. Tout à fait, c'est le tour bus. Tu sais que je les ai vus, moi.、Euh, Jeff les avait fait venir ici a h oui, ans, oui. On, un Metal Fest non, ou n o n non, non, dans non. le cadre d'un autre spectacle、okay. avec deux ou trois autres groupes.、Mm -hmm. là, et c'était vraiment excellent. Là.、Ouais. Mais c est, c est, encore là, et je dois préciser que c'était très différent de ce qu'ils font aujourd'hui. C'était beaucoup plus cru. Oui.、Euh, beaucoup moins. Le côté atmosphérique qui t'enchante dans cet t e album-là,、ouais. tu ne l'as pas retrouvé. C'est、ah, beaucoup plus,、okay. beaucoup plus plutôt de death metal. C'est ça, parce que je l'ai dit, moi, je suis vraiment pas un amateur de death metal,、ouais. mais pas du tout. Euh, mais,、euh, c'est très atmosphérique, cet album-là, et c'est pour ça que je l'ai aimé. C'est un groupe,、euh, polonais. Pol polonais. Polonais. Polonais, qui existe depuis quand même、eh, oh, assez un, un, un, u e un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, a i s n a n un, un, un, u c un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, u m i n t é r e s s a i t pas c'était pas, pas accessible Pour, pour, pour, pour quelqu'un qui n'est pas amateur du genre. C'est ça.、Hein? Mais c'est vrai qu'en Evolves f o r e r u n e r moi, je, je lui donne une, une dimension un petit peu plus、euh, atmosphérique, peut-être par moments cybernétique même.、Mm -hmm. Puis, euh, mais c'est un bon album, effectivement.、Ouais, J'ai adoré. Le chanteur est excellent dans le genre. Pas trop caricatural, très efficace.、Ouais. Il n'a pas l'air du Cookie Monster. Moi, c'est ça que j'aime pas du ouais, Dead Metal. C est c est c est que、ouais. Souvent, ils ont l'air du Cookie Monster.、Euh, là, c'est vraiment une coche. C'est un, un grow l qui, qui est bien rendu. Oui. Pas loin du thrash.、Hein. Par m o m e n t Euh, au début du blog, on a entendu e x i s for Eyes,、euh, leur premier album、euh, qui ne va pas révolutionner le, le monde du métal, mais、yeah. c'est un bon disque pour un premier effort. La pièce qu'on a entendu, c'est Lies f o Unfulfilling. c'est Le disque qui s'appelle The Amsler Grid. Et c'est paru, ça vient tout juste de paraître. L'émission s'achève.、Mm -hmm. C'est déjà tout pour,、euh, pour nous.、Mais、les、ah. auditeurs auront un bonus de pratiquement deux heures. Ben, <rire> oui, tout à fait. On pourrait dire que c'est une émission à grand déploiement, une émission épique. En terminant, je voudrais te remercier, mon ami Dr. Pendragon, d'être venu comme ça nous présenter、euh, tes choix en matière de classic rock ainsi que tes brillantes analyses musicales. C'est moi qui te remercie. Tu peux revenir quand tu veux?、Euh, oui, je, je, je sais. Par contre,、euh, il va, va se passer un certain temps avant que je puisse revenir. Ah,、oh, c'est dommage.、Euh, je vous parlerai la semaine prochaine. <rire> bon, bon, la semaine prochaine, je suis en vacances. o、oh, n je suis en vacances, c'est pour ça que je vais revenir. <rire> Euh, je voudrais aussi remercier mon autre ami, Simon f i t i v i l historien de CIFU, pour les éphémérides du rock. Si vous nous écoutez en direct le vendredi, c'est la reprise de l'excellente、euh, émission, c'est pas Cancun, qui va suivre dans un moment.、Euh, et à 20h, ce sera les lutins de l'enfer qui seront de retour comme ça pour le grand, plus grand plaisir des amateurs de métal, le plus extrême. Quoi qu'on était pas mal e x t r ê m e Ça en est pas mal, sûr. Ouais, ouais. Et surtout avec la dernière pièce que je vous ai préparée, c'est difficile de plus extrême que ça.、Euh, si vous écoutez la Euh, redivision du mardi, ce seront les choix d'en f e r qui vont suivre, puisque le docteur est encore en vacances. Hein, il retourne en vacances. Oui, je reviens le 9. Là, en ouais. Onde. Ouais. Donc,、euh, la semaine d'après. Pas mardi prochain. Non, mardi. non, dans deux semaines. oui, c'est ça. ça. ça.、Ouais. Euh, vacances annuelles en Transylvanie, mais il, un tour, il vient faire un tour à Trois-Rivières de、oh, temps en temps. Des bonnes passes des avions.、Ouais. Euh, Moi-même, je pars en vacances, comme je l'ai dit plus tôt.、Euh, je serai de retour en direct en onde le 26 août. d'ici là, ce seront des euh, rediffusions,、euh, des missions passées parmi les meilleures qui ont été、euh, diffusées depuis le début de cette année. Et au retour,、euh, le 26 août,、euh, je vais vous présenter une émission spéciale consacrée à l'année 1981.、Euh, je vais, entre autres, vous parler d'un groupe anglais、euh, très peu connu du début des années 80. Dans la chronique、euh, groupe obscur、euh, du nom de Praying Mantis,、euh, je vais vous présenter une f a c e complète d'un album véné de classique qui est paru en 81, soit Killers de Iron Maiden et, euh, euh, Évidemment, mon ami Simon f i t z b y sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec une dernière pièce d'un groupe qui vient tout juste de sortir un nouveau disque sur lequel ils reprennent certaines de leurs pièces préférées. Je parle de Dying Fetus et de leur disque History Repeats. On va écouter leur reprise d'une chanson d'un groupe qui sera en concert lors du 3 e m e t a l Fest en octobre. Un groupe que tu aimes beaucoup. t u t i e s Napalm Death. On va écouter la pièce Unchallenged Hate. Et je vous souhaite une excellente fin de semaine, de très bonnes vacances. Et je vous donne、euh, rendez-vous le 26 août à 11h pour une autre émission avec l a s s i q u e Salut! m e r c、est...